C'est par le, le soundcheck habituel, parce que ça serait pas grand-chose d'être ici pendant deux heures, comme je prévois l'être, si vous m'entendez même pas ou si vous discernez pas les mots. Après ça, ce que vous allez en faire, si vous les discernez, ça, ça vous appartient. Donc, le travail d'équipe, c'est bon, à droite, à gauche, au centre. J'aime bien écouter euh, les, euh, <rire> les émissions d'écrasement d'avions. Ma, ma femme, elle n'aime pas trop ça, elle, mais, mais moi, j'aime bien ça. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et souvent, dans ces émissions, souvent, hmm, des fois, il y a des survivants. Des survivants qui ont vu la mort de près. Et ils ont presque un message unanime. Mais j'en n'en reviens pas comment tout d'un coup presque l'entièreté de ce que je fais dans la vie m'a apparu futile m'est apparu futile soudainement je vois à quel point je considérais importantes des choses qui sont négligeables c'est plate à dire même des gens dans le monde Devant l'imminence de leur mort, qui s'est pas produite dans, dans ce cas-ci, pas encore, peuvent voir ça. Et ça nous pose la question à nous, de, <rire> si jamais il nous est donné de voir notre mort, hein, de, de, de voir venir l'heure de notre mort, qu'est-ce qu'on va bien se dire, oh, « en misère! » Qu'est-ce que j'ai fait avec le temps, le précieux temps que le Seigneur m'a donné? Ou quelque chose de plus positif? Bon, je comprends que ça parle peut-être pas aux enfants d'envisager ça. Mais si vous vivez, tôt ou tard, ça va finir par vous travailler un petit peu. Un petit peu beaucoup. On va lire notre texte avant d'en dire trop. Marc 6. 6, verset 7, en fait 6b, on va commencer à 6. 6b, c'est pour dire la deuxième moitié de, du verset, mais on va commencer à 6 tout court jusqu'à 13. Alors je vais vous en donner un en prime 14. Marxis, et je n'affiche pas, c'est pas parce que je veux pas afficher, mais disons que c'est euh, la dernière chose que j'ai le temps de faire, que je prends le temps de faire. Alors souvent j'en ai pas. Mais on va être obligé de fouiller dans la version papier. Ouais ou électronique. 6, Marc 6, verset 6. On est à Nazareth. Et il, Jésus, s'étonna de leur incrédulité. Il, Jésus, parcourait les villages d'alentour en enseignant. Donc, on retourne faire une tournée de la Galilée autour de Nazareth. Nazareth est en Galilée. Alors il appela les 12 et se mit à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits excusez les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour la route sinon un bâton seulement. Ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. C'était le porte-monnaie à l'époque. « Mais, disait-il, chaussez-vous de sandales, des souliers bien ordinaires, et ne revêtez pas deux tuniques. » La deuxième servait souvent de couverture la nuit pour faire du camping. Il leur disait, « Dans quelques maisons que vous entriez, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. » Et si quelque part les gens ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, en partant de là secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux ils partir et prêchèrent la repentance il chassait beaucoup de démons oigné d'huile beaucoup de malades et les guéérissait Le roi Hérode l'a pris. J'arrête là. Je n'ai pas été si généreux ça. Bon. Alors, avant que j'en dise trop, si vous lisez ce texte-là, en pensant que ça s'appliquait aux apôtres, aux 12 et seulement aux douze, Bien, vous allez trouver ça plate ce qui va suivre pendant deux heures, comme je le disais. Mais ça serait faire une grave erreur. Parce que c'est pas seulement pour les douze. Ce ne sont pas des consignes révolues qu'on lit pour notre culture générale aujourd'hui. Perdons pas notre temps si c'est le cas. OK, peut-être vous allez dire euh, ce que je veux dire par, par exemple, c'est que si c'est exclusif aux 12, on a un petit problème parce que un peu après, Jésus va envoyer 70 disciples deux à deux de la même façon. C'est pour une période de temps quand même limitée, c'est temporaire comme comme mission. OK, vous allez me dire ben, dans ce cas-là, c'était limité au premier temps de l'église là au C'était une fois dans l'histoire, peut-être. J'ai encore un problème avec ça, parce que ça ressemble beaucoup à ce que Jésus va dire en retournant au ciel. Ce qu'on appelle la grande commission. Matthieu 28, 18 à 20. « Allez. »« Allez. » c'est pas euh, « bon... Euh, » C'est pas un bon un bon locutif là ici là allez c'est je vous envoie Go Allez Allez faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur Enseignez observez tout ce que je vous ai prescrit Alors, si on y va logiquement, ceux qui entendent ça doivent faire de nouveaux disciples, trouver de nouveaux disciples, on va dire, hein, que le Seigneur a préparé et doivent leur enseigner tout ce que le Seigneur a prescrit y compris « allez, faites des disciples, de toutes les nations des disciples ». C'est censé être une roue, ça, Alors, ça, ça nous amène à aujourd'hui. C'est ça, la connexion avec le texte qu'on lit aujourd'hui. C'est vraiment en ligne directe. Ici, ce qu'on voit, c'est comme le stage pratique avant le signal de départ. C'est comme une sorte de, de, de formation ici, formation pratique. Alors, si nous, on se l'approprie pas, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est de la culture générale. On va le relire, mais cette fois-ci, en n'oubliant pas que c'est pour nous, OK? Et il, Jésus, s'étonna de leur incrédulité. Il parcourait les... Alors il appela les deux et se à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs.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 « Secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. »« Ils partirent et prêchèrent la repentance. »« Ils chassaient beaucoup de démons, poignés d'huile, beaucoup de malades et les guérissait. Le roi Hérode l'apprit. Ce matin, ce que, le, ce que le Seigneur me met à cœur de vous transmettre de sa part, C'est ceci, soyons les fidèles envoyés de Jésus. Soyons les fidèles envoyés de Jésus. Les fidèles envoyés de Jésus. Et on va prendre le temps de considérer trois éléments distinctifs euh, par lesquels cette fidélité-là va s'exprimer. Le premier élément de la fidélité, c'est l'exactitude du message des envoyés l'exactitude du message le deuxième c'est la dépendance de Dieu le troisième c'est le discernement l'exercice du discernement Alors soyons les fidèles envoyés de Dieu le premier premier élément distinctif par lequel la fidélité de l'envoyé s'exprime c'est l'exactitude du message. Qu'est-ce qui prêche Un envoyé du de Jésus, du Seigneur Jésus. Il prêche. Le salut. Le salut en Jésus-Christ. Il en est pas l'auteur. Il est seulement le porteur du message. Il y a aucun droit d'y ajouter du bruit. Aucun droit d'y ajouter du bruit, c'est pas son message. Il n'a pas l'autorité du message. Ou on pourrait dire, s'il l'a, c'est de façon déléguée. Il n'en est pas l'auteur. Et ça ici, c'est la toute première délégation du message par Jésus. La toute première dont on, dont on a connaissance à la toute première génération de prédicateurs de la Bonne Nouvelle. C'est ici qu'on la voit. C'est vraiment le message de la Bonne Nouvelle de Jésus, un message qui n'est pas celui des disciples. Ils n'en sont pas l'auteur. Même s'ils le font, on peut le faire nôtre, mais nous n'en sommes pas l'auteur. Et en quoi ce qui consiste? Bon, on voit dans le texte, prêcher la repentance, c'est ce qu'ils ont fait. On sait aussi, plus tôt dans Marc, c'est ce que Jésus disait lui-même. « Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, suivez-moi. Croyez à la bonne nouvelle de moi <rire> et suivez-moi. » Bon, les disciples vont dire « croyez à la bonne nouvelle de Jésus et suivez Jésus ». Le royaume de Dieu est proche. J'en profite pour dire que les passages parallèles sur cette première mission-là sont dans Matthieu 10, Luc 9, puis on voit aussi une mission très semblable, celle des 70 dans Luc 10. Donc, le royaume des de Dieu est proche. On le voit pas ici dans Marc, mais on le voit dans les passages parallèles. Nous, on, on a le reste des Écritures, on a même plus de termes encore. Le pécheur condamné peut être réconcilié avec Dieu à cause de Jésus. Et c'est la seule, la seule véritable bonne nouvelle que la terre n'a jamais connue. C'est la suprême nouvelle pour l'humanité. Et cette bonne nouvelle, à travers nous, qui l'annonçons, elle est, pour certains, une odeur de vie, qui donne la vie. Et en même temps, une bonne nouvelle, super simple à comprendre. Les enfants la comprennent. Et les enfants peuvent même l'annoncer. J'imagine que les adultes aussi. Et les entre-deux. Mais aucune partie du message, aucune partie du message ne peut être omise. L'exactitude du message, c'est non seulement... De ne pas le déformer, c'est aussi de ne pas en omettre la moindre partie. Même les parties qui dérangent plus. Parce qu'annoncer la bonne nouvelle s'implique également d'annoncer le jugement mortel que Dieu a décrété sur l'humanité. Un juste jugement, mais Un jugement mortel. Il n'y a pas de bonne nouvelle s'il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Et on ne peut pas le mettre. Et ça déplaît beaucoup. Mais, donc, ce, ce, ce message-là, que l'envoyé doit proclamer fidèlement, avec exactitude, c'est donc aussi une odeur de mort pour ceux qui le refusent. Au lieu d'être une odeur de vie, il est une odeur de mort. Attendez-vous pas à ce que ça plaise, une odeur de charogne, notre propre putréfaction. Ça fait pas plaisir à sentir, ça fait pas plaisir à sentir doublement quand c'est nous qui puons. Mais l'esprit de la dans la transmission du message est important aussi. Pas juste les mots, pas juste l'exactitude des mots, des concepts. L'esprit dans la transmission du message fait partie d'une transmission exacte et fidèle. Euh, ici, par exemple, on a des signes qui authentifient le message. Le Seigneur Jésus est connu comme faisant des miracles. Bien, ceux qui sont ses envoyés portent aussi sa signature et font des signes. Ça authentifie l'auteur du message dans ce cas-ci. Mais pensez-y, le Seigneur aurait pu choisir n'importe quel signe. Il aurait pu choisir, je sais pas moi, de, de, de, de faire une éruption volcanique instantanée, là pour attester la puissance et, et l'autorité, donc la, la divinité de l'auteur du message. Mais non. Ils ont choisi des signes qui, en plus, sont des démonstrations de l'amour de l'auteur du message. Ils guérissent, ils libère des esprits impurs. Et Si vous allez voir les passages parallèles, les mêmes questions de résurrection de mort. Alors ça accompagne le message et si ce n'était pas les, les tonnerres et, et le, le, la démonstration de puissance effrayante au sommet du Mont Sinaï. Et, et l'attitude c'est aussi celle d'une certaine urgence. Les mots, euh, dans, dans les différents passages, les mots employés réfèrent à, à un héros. Un héros, c'est euh, l'espèce de, de, de, de proclamateur, d'annonceur public à cette époque, chargé d'un message officiel d'une importance vitale. C'est ça l'idée ici. Vous avez un message d'une importance vitale. On ne peut pas badiner badiner avec ce message. Et, et un des passages qu'on a, je trouve, qui illustre le mieux, ça, c'est 2 Corinthiens 5.20, dont je vous lis un extrait. « Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est sérieux à ce point-là, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors ça, c'est l'exactitude du message. C'est un des, des un des éléments distinctifs d'un envoyé fidèle. Le deuxième élément distinctif, c'est la dépendance envers Dieu. Euh, on a vu, ils partent sans provision, même pas un morceau de pain. Pourtant, c'est pas une grosse provision, ça. Là. Ils partent avec ce qu'ils ont sur le dos, drette là. faut qu'ils soient prêts à partir sur le champ. Ça rappelle un peu la Pâque, hein? Quand, quand même ils devaient manger le repas. Là, ils doivent partir avec ce qu'ils ont sur le dos. Ce qui est décrit là, là un bâton, là c'est ce qu'ils ont sur le dos. Ils peuvent pas faire un croche par chez eux, euh, prendre un sleeping bag, euh, même si c'est pas bien long, puis se recoiffer un petit peu la couette. Non, vous partez drette là. Enfin, vous devez être prêt à partir dêtre là. Sur le champ, en bon français. Pas de provision donc obligé de vivre de l'évangile obligé de de, de de vivre du salaire de l'ouvrier de l'évangile tu dépends de ce que dieu va te faire rencontrer tu dépends donc de dieu si tu te lances dans cette aventure et ils ne peuvent pas en tirer profit Je pense que c'est dans le passage de Matthieu 10, c'est dans le contexte de cette mission-là. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est une chose de dire, je, je, je peux être hébergé manger pour survivre, mais je ne fais pas de profit. Je ne peux pas être après l'argent et annoncer l'Évangile. Ça ne se monnaie pas. Ça implique de persévérer aussi là Seigneur va leur donner à résider. Imaginez, là, ils arrivent dans une ville, trouvent une maison de paix. Puis ça, on, voit, on voit beaucoup plus de détails dans les passages parallèles. Et ils s'établissent là, on se souvient deux à deux. Donc, c'est deux, deux personnes sous la, la maison hospitalière, chez la maison hospitalière. Euh, et là, vont faire des miracles. S'ils annoncent l'Évangile, ça va être accompagné de signes à ce moment-là. À partir de là, on peut supposer, je pense, assez justement, qu'ils vont recevoir des propositions d'hébergement et d'avantages de toutes sortes. Mais le Seigneur leur a dit, non, vous changez pas de place. Contentez-vous. Restez là. Persévérez là et c'est pas un jeu de pauvreté. Hein, on pourrait avoir l'impression en disant ça là, que bon voilà, tout le monde euh, tout le monde doit euh, ne rien posséder. Parce que oui, euh, des fausses doctrines s'appuient sur des passages tels que cela, mais fausse doctrines contredit euh, par un autre passage dans Luc 22 35 à 37. C'est pas mon point ici, mais sachez que non, c'est pas un jeu de pauvreté ici. On va voir dans le début euh, de, les, au début de l'église que il y a des gens qui ont des propriétés et qui en demeurent propriétaires mais les mettent à disposition de l'église. C'est ça le l'église. Tout ce que j'ai ne m'appartient pas en propre bien que devant les hommes ça peut encore m'appartenir. qu'est-ce qu'on voit dans, dans l'attitude ici qui que Jésus on va dire les stipulations de Jésus pour ses envoyés c'est Une dépendance totale envers lui. Euh, ça traduit une vocation entière à la mission reçue. Je ne peux pas me prendre les pieds dans autre chose. Je ne peux pas poursuivre une autre lièvre. Je ne peux pas. Dans fond, c'est l'application de hein, Matthieu 6. Inquiétez-vous pas de ce que vous mangerez, de quoi vous allez serez vêtus. Toutes ces choses-là, qui sont des sujets d'inquiétude tout à fait compréhensibles. Il s'agit pas ici de, de « est-ce qu'il y a une égratignure sur la portière de ma voiture? » Inquiétez-vous pas de votre survie. Ici, les envoyés doivent le vivre. Alors, c'était le deuxième élément distinctif d'un envoyé fidèle de Jésus. Le troisième élément distinctif, évidemment, on pourrait en dire beaucoup plus, là, mais moi, j'en ai choisi trois pour rentrer dans le temps, l'exercice du discernement. L'exercice du discernement. Comment on voit ça? C'est secouer la poussière de ses pieds contre contre un lieu ou des personnes qui rejettent la bonne nouvelle, qui les rejettent eux. Le mot « contre » est important parce que ça envoie... Tout un message. Euh, traditionnellement, les Juifs faisaient ça. C'est ce que j'ai lu à plusieurs sources, alors euh, je suis assez confiant de relayer l'information ici, n'étant pas historien moi-même. Mais les Juifs faisaient ça de retour de, de voyage hors d'Israël. En rentrant en Israël, on secoue la poussière des terres païennes par lesquelles on a passé. Je me dis ceci de l'impureté des païens. Bon, il n'y avait peut-être pas beaucoup de témoins de la chose, mais là, ici, wow, on envoie ce message de dissociation à d'autres Israélites qui rejettent la bonne nouvelle. Le contexte ici, le Seigneur les a vers des villes d'Israël dans cette mission-là. Il a dit, n'allez pas vers les païens. C'est vraiment des Israélites qui vont devoir pratiquer, le, le, ce, ce qui vont devoir envoyer ce symbole-là, ce, symbole ce message-là. Et c'est aussi un signe de jugement. Qu'est-ce que le Seigneur va dire dans Matthieu? Il va dire, cette ville-là, sur laquelle vous allez avoir secoué la poussière de vos pieds, contre laquelle vous allez avoir secoué la poussière de vos pieds, parce qu'ils ont rejeté vous mes envoyés mes fidèles envoyés avoir jugé plus durement que Sodome et je sais pas si vous vous souvenez de Sodome ça a été plutôt meurtrier Alors, ici, est -ce il est question de mettre en pratique ce que Jésus a dit ailleurs, Matthieu, dans Matthieu 7-6, de ne pas donner les choses saintes aux chiens. Pour un juif, les choses saintes, les choses qu'on consacrait, par exemple, dans, dans les, les, les sacrifices rituels et tout ça, la portion qui était consacrée, jamais, jamais, au grand jamais, on aurait vu un chien manger ça. Jamais on aurait laissé faire ça pour un juif, cette image là là c'était abominable. Un chien c'est pas un animal euh, comme pour nous là. C'est pas un petit toutou euh, tout mignon avec euh, presque un sourire là. Un chien c'est un animal impur pour les juifs. Un omnivore qui mange des déchets puis euh, qui peut être assez agressif à demi sauvage tout ça là. Qui mange des charrains, qui régurgite puis qui va manger son vomi, excusez-moi. Ça fait ça un chien pensez vous qu'un juif aurait toléré que des choses consacrées, un juif qui prétend servir dieu aurait toléré ça jamais abominable deuxième image abominable donnez pas vos perles au pourceau de peur qu'il ne les foule aux pieds ne se retourne et ne vous déchire vous voulez faire du bien quelqu'un avec la bonne nouvelle et Il va vouloir vous déchirer avec. et Il va y avoir des occasions où on va devoir se taire et nous se détourner face à la résistance, face au blasphème contre la bonne nouvelle. Il est donc question ici d'exercer du discernement et une forme de jugement. Et c'est peut-être une des paroles dures de Jésus. Mais on doit l'appliquer aussi fidèlement que les autres. Pas de façon hautaine c'est déjà ça jamais été l'idée jamais de façon honaine comme le seigneur a jamais été impitoyable et dur c'est plutôt avec un mélange de crainte un mélange de tristesse de dégoût alors pas d'acharnement thérapeutique <rire> pas d'acharnement c'est pas une excuse pour se taire Par crainte d'être rejeté. Remarquez bien dans la situation ici, c'est après avoir été rejeté. Alors, si tu as peur d'être rejeté, tu ne peux pas te servir de ça pour dire « je n'ai pas ouvert la bouche parce que je ne voulais pas que les perles soient foulées par les cochons ». Non, ça, tu vas le savoir après <rire> Qu'est-ce que Jésus a dit s'ils ont surnommé le maître de la maison Béelzébule, Satan, prince des démons? S'ils ont surnommé Jésus lui-même prince des démons? Qu'est-ce qu'ils vont dire? À plus forte raison, ils vont le dire aussi des gens de sa maison. Jésus, là, il vient de passer à Nazareth. Dans Marc, on ne le voit pas, mais c'est la deuxième fois. Ce qui est relaté dans Marc, c'est la deuxième fois qu'il est à Nazareth. La deuxième fois, la première, si je me souviens bien, ils veulent le garrocher en bas d'une montagne, ce qui est habituellement mortel. c'est pas juste un rite initiatique. À chaque fois, Jésus, lui, c'est la vérité incarnée. Il prêche avec autorité et Il dit la vérité. Et la vérité ça décapte. Même dite avec un amour parfait par à travers la personne de Jésus. Et savez-vous quoi, il y a pas dû changer son message la deuxième fois. Et ils ont pas plus aimé le message la deuxième fois. Ils sont incrédules, les écritures nous disent. S'ils ont fait ça au maître de la maison, Si même ses propres frères, à cette époque-là, sont incrédules. Qu'est-ce qu'ils vont faire aux gens de sa maison? Alors, il est en train de dire, « Vous, mes envoyés, devinez quoi? Vous allez en vivre du rejet. exercer le discernement. » C'était ça le troisième élément distinctif d'un envoyé fidèle de Jésus. Soyons de fidèles envoyés de Jésus. Si, ce matin, toi, tu n'as pas abandonné ta vie à Christ, si tu ne te dénonces pas, si je pourrais dire, si tu ne reconnais pas que t'es juste un pêcheur impuissant à changer d'état, ennemi de Dieu, séparé d'avec Dieu, et ben il t'appelle encore aujourd'hui, le Seigneur Jésus t'appelle encore aujourd'hui, la bonne nouvelle est pour toi aujourd'hui. Mets ta confiance dans le sacrifice du Seigneur Jésus. C'est lui qui a été puni à ta place. C'est lui qui a été puni pour tes péchés. Et ce cadeau-là, tu dois l'accepter. Ce don-là, gratuit, que tu ne peux pas te payer, tu dois l'accepter. Tu dois faire l'acte de soumission de l'accepter. et soit réconcilié avec Dieu ce faisant devi cohérité avec Christ ce faisant tu deviens son frère les écritures nous disent et tu deviens aussi membre de la fratrie du Seigneur Jésus qui est l'église les autres cohérités puis le seigneur te demande d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus Mais si tu t'identifies comme un envoyé du Seigneur Jésus, est-ce que tu te vois comme un envoyé à temps plein? Est-ce que tu es pleinement dédié, pleinement dédié, voué, voué, là, égale vocation? voué à la mission zélé va vous donner des synonymes zélé pour la mission concentré sur la mission est-ce que cette mission là c'est le but de ta vie est-ce que ce sont c'est ce que tu poursuis dans la vie est-ce que c'est ton trésor que tu es sérieux Sérieux. Sérieux comme le héros là, qui va, je sais pas moi, annoncer euh, "Hey, il y, y a une, une armée d'invasion là qui est à 50 km d'ici, let's go, on se mobilise." Est-ce que tu es sérieux comme ce héros là qui a de l'information vitale pour les auditeurs Où tu joues à l'envoyé h C'est le proclamateur dont on parlait tout à l'heure. Je ne trouve pas de synonyme en ce moment. Oui. Pas un messager à vélo entre deux tours à Montréal, OK? Non, surtout pas Batman. Une, oui, une sentinelle fidèle, évidemment. Il n'y a pas une seconde à perdre. Là. Je préfère même réveiller tout le monde, toute la garnison, peut-être par erreur, que de pas le faire. Est-ce que tes peurs ont le dessus? Est-ce que tu as peur du prix à payer? Est-ce que tu as peur des efforts à y consacrer? Ça va en coûter. Euh, est-ce que tu as peur des aspirations que tu vas devoir concéder? Si tu poursuis une mission, tu peux pas poursuivre d'autres li lièvres, d'autres buts. Tu as quand même bien compris si tu as peur, parce que c'est vraiment ça le prix à payer, c'est ta vie que tu dois y consacrer. Mais est-ce que tu as peur au le dessus? Est-ce que tu as peur du rejet? Ou peut-être que toi, ça te dérange pas d'être tout seul, mais tu as peut-être peur des moqueries, par exemple. Tu as peut-être peur des bris de relation Bien, tu as bien compris, il va certainement y en avoir si tu annonces le message fidèlement. Mais est-ce que tu as peur au-dessus? Est-ce que tu te vois comme responsable de la mission que le Seigneur a donné Puis là, je vous ramène encore à la grande commission. Matthieu 28, 18 à 20. Est-ce que tu t'en vois comme responsable de la mission du Seigneur avec l'Église? si ça pose une difficulté parce qu'humainement, quand il y a deux responsables d'une chose, il y en a comme aucun. Personne se sent responsable. Demandez à... Essayez ça, là, ceux qui ont des enfants. là euh, euh, Faites-moi la vaisselle. Vous aimez gaspiller votre salive. Est-ce que tu te sens comme responsable de la mission que le Seigneur a confié à l'Église? Est-ce que tu t'en sens pleinement responsable avec les autres, avec les autres? Ils sont deux à deux, avez-vous remarqué? Jamais tout ça, c'est intéressant, c'est un détail, on aurait pu en dire longtemps là-dessus. C'est sûr, deux à deux, il y a tout le temps la question de, de soutien mutuel, de complémentarité, et il y a aussi la notion de « on est toujours deux témoins de tout ce qui va se passer », en particulier dans un cas de jugement. Oui. <rire> Mais est-ce qu'on se sent responsable au point d'être sérieux comme le Seigneur le demande, comme le Seigneur lui-même? t déjà vu le Seigneur perdre son temps dans une distraction? Hey, juste là, là les gens de Nazareth l'ont vu 30 ans. Oh non, ce pas vrai, hein, mais mettons une grande partie de sa vie. OK, il n'y a rien pour attirer les regards, mais ils ont la seule personne à n'avoir jamais péché qui a vécu parmi eux. Mais n'ont pas vu la divinité du Seigneur. Ils n'ont pas vu que cette personne unique, par exemple, n'a jamais perdu son temps. Essayez d'imaginer à quoi ça peut ressembler quelqu'un qui n'a jamais perdu son temps. Ah, il y en a qui ont... On peut peut-être avoir l'impression que certains ne le perdent jamais, mais si on les mieux, on va voir qu'il y a quand même des zones où il procrastinent. Pas le Seigneur. Bon, c'était un aparté, excusez. J'ai oublié un quatrième élément. Non, je l'ai pas oublié, je le gardais pour la fin. Quatrième élément distinctif, c'est que l'envoyé fidèle, il obéit tout de suite. C'est ce qu'on voit à la fin. À la fin de notre passage, il partent et font littéralement ce que le Seigneur a dit. Ils prêchent ce que le Seigneur a dit de prêcher. Ils font les signes que le Seigneur a dit de faire. Et ils vont faire rapport, on va le voir plus tard, ils vont faire rapport à leur maître. Ça a multiplié l'ampleur du, euh, on va dire, pas, oui, l'ampleur, on va dire, du, du ministère du Seigneur. Hein? Hérode l'a appris On va voir aussi que les gens vont se mettre à connaître non seulement Jésus, mais vont maintenant aussi être capables de reconnaître les douze. On va voir ça dans la multiplication des pains. C'est mentionné en or sur blanc. Ça va contribuer à, à, à, au grand rassemblement. L'envoyé fidèle, et obéit tout de suite. Et Ils ont éprouvé beaucoup de joie à le faire. Et plus tard encore, on va voir que plusieurs d'entre eux vont en mourir. Pas de la joie. Ils mourir d'avoir obéi au Seigneur. C'est la vérité. Plusieurs des douze vont mourir À cause de Christ. Envoyer, il n'y a pas le choix du message. Il n'y a pas le choix du lieu. Il n'y a pas le choix des personnes à qui va parler. Il n'y a pas le choix des circonstances. Il n'y a pas le choix des moyens. Il n'y a le choix de rien. L'envoyer, c'est l'envoyer. le disciple de Christ c'est un serviteur. Ah, excusez, un suiveur envoyé. En même temps, c'est un suiveur de Jésus, en même temps, il est envoyé par Jésus. Les deux les deux à la fois. C'est un imitateur et messager. C'est un serviteur et cohéritier. Est-ce que tu as décidé et déclaré toi dans ton cœur « Seigneur, envoie-moi où tu veux, quand tu veux, fais-moi faire ce que tu veux. » Même si je peux le dire en tremblant, en anticipant peut-être, « Est-ce que j'ai décidé et déclaré ça? » Parce que ça va m'être rappelé par le Saint-Esprit si j'ai pris cette position-là. Ça va m'être très utile dans la suite. Parce que le découragement va frapper à la porte. Alors, travaillons pour notre cité éternelle. <rire> on travaille non seulement pour le Seigneur, on travaille en même temps pour notre cité éternelle, si on veut le voir comme ça. Et prenons la part que Jésus nous réserve. Et c'est un privilège, il n'a pas vraiment besoin de nous. Mais il nous aime. Et servir le Seigneur, c'est un privilège. C'est une grâce. C'est bien bon et fidèle serviteur, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de chose, en peu de choses. J'ai trouvé ça intéressant que le Seigneur dise ça pour parler d'une vie d'homme entière en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Si je dois m'écraser en avion, j'espère avoir l'assurance de me faire dire ça. Si j'ai le temps de venir voir ma mort sur mon lit de mort, c'est pas des regrets que je vais avoir, c'est cette assurance-là. Est-ce que c'est ça notre but dans la vie? Alors, soyons les fidèles envoyés de Jésus.